Unité 3, leçon 4, exercice 1. Nathalie raconte sa journée de mercredi. Complétez la page d'agenda. Je me réveille et je me lève à 7h et j'arrive au travail à 9h. Je travaille jusqu'à 13h avec une pause café vers 11h. Je prends une heure pour déjeuner avec mon amie Clara et on fait un peu de shopping. Je quitte le bureau à 18h. Aujourd'hui, j'ai trois rendez-vous. À 9h30 avec David, le graphiste, à 2h15 avec Naya, la stagiaire, et à 4h30 avec Virginie, l'étudiante en communication. À 7h, je vais au cinéma avec Clara, voir Lucie le film de Luc Besson avec Scarlett Johansson.